Unité 5, leçon 2, phonétique. Répétez. Agence de voyage. Vous cherchez un voyage Pas cher et original Choisissez. La Chine en TGV, le Japon à cheval, le château de Saint-Jacques et son charmant jardin.